Eta bai dara temanak gaien artean euskararen tokiaaren basen, denek defendazaren ideea haipatu badutere, kolet Kapdeviel horai arteko diputatu sozialistaren proposamen bat da. L'ensemble du Pays Basque deviena un territoire d'expérimentation pour l'immersion, mais également pour la diffusion et l'usage de la langue basque et de la langue gascode, en contractualisant, a la fois avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi Avec le ministère de la culture l'expérimentation est possible et réalisable avec la collaboration de l'Office public de la langue basque avec bien évidemment toutes les associations et je dirais surtout cet extraordinaire PCI et lauren Marlin expémentation et Jérémy Fargek, Béréaldetik à Saldoudou, France Insoumise, syndaco euro-cartaren contre Agertusen. Cette charte a une vision ethniciste de la société, dois-je le rappeler. Donc à la France Insoumise, on est attaché à l'identité républicaine de la France. Mais par contre, ce qu'on propose, c'est un plan ambitieux, euh, effectivement, avec le service public des langues, qui fera vivre la langue basque, la langue gasconne, et toutes les autres langues qu'on les appelle minoritaires ou langue des signes. De boule à Pascal Leceliek, au rejet de Kouhachak Arbouillatou Kasu Dio. donc aujourd'hui le premier combat est de pouvoir non seulement rapprocher les prisonniers politiques basques surtout faire sortir les prisonniers politiques basques et pas que le, et pas que les prisonniers malades l'ensemble des prisonniers UDIdico Yves ou au niveau où l'UDI se trouve aujourd'hui je prends des responsabilité sur les mots qui impliquent une formation centriste comme la mienne et je parle de l'impératif d'aujourd'hui qui consiste à parler de rapprochement des prisonniers je pense que c'est le moment d'aller vers ce type de demande et je suis un centriste